de deux parenthèses pour un bonheur fragile et que tu m'as prêté et que je te rendrai embellie si possible de quelques souvenirs faciles à oublier Quand on écrit l'amour sur du sable en vacances Faut savoir qu'un jour, la pluie l'effacera C'est prendre avec son âme des risques misérables Que de croire le soleil moins vulnérable que nous Voilà pourquoi je chante Voilà pourquoi je t'aime Pourquoi ma vie A besoin de ta vie Dans tous les trains qui partent Je te laissais partir Rien n'est jamais Très grave, rien n'est jamais sérieux Il faudrait que j'apprenne à t'aimer au présent Il faudrait que je croie tout Même tes silences Et le calme insolent de tes regards d'enfant Voilà pourquoi je chante Voilà pourquoi je t'aime Voilà pourquoi ma vie a besoin de ta vie. La vie, la vie c'est faux, c'est tout, c'est rien. Des parfums de vanille. Des jardins d'autrefois Quand on s'arrête un peu au bord de son enfance On croise des passants qu'on avait oubliés. Et je garde toujours au fond de ma mémoire L'odeur vague et tranquille D'un grand matin d'été Voilà Pourquoi je chante Voilà je t'aime, voilà pourquoi ma vie a besoin de ta vie, si je me suis battu debout contre les ombres et caché dans la nuit pour étouffer ma voix. Des bravos et des larmes seront ma récompense Pour un rideau qui tombe et un autre qui se lève Demain et dans mille ans, je recommencerai Voilà pourquoi je chante Toch, ma vie, a besoin de ta vie, de ta vie, de ta vie.